j souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle s puisse nous t n bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des g o r g e s e t d e s d r o m è l e s pour le courage, pour pas qu'il y ait de f a i l l e pour rester grands et fiers quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de d a n a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 なるほ a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 レベル4の時点で、この時点で、この時点で、r の時点で、この時点で、この時点で、の時点で、この時点で、 L'attribute ュー Tana